We need شيخان راجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكي جولي دينا بين الله يالا جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيغي لن نيو تي ديرين بالوخ زياره تي ويرو fasiyene andatek yeen ci detaay yi nga xamne mo iman ci diru weru koor di ko xamne duñu ko fi ay yoon et de notre vie du Père taréhe ou ta Koine ramène. Les unaware de cessez-vous Ahhh Dans ce qui devient né au Tunisie il số le v Di les Totalbes et le François sauf partie là Il respire sa rythique actuel et lui vraiment lui dit Il est ouïe la tayji mu fassiyene andak ñun ci tombu baam solo moy euh dawru seykh fi halli masakin umma moy bi nga xamantene serigne rasul bi ci andi safara ci jafen jafen yi bi kon lolu muy di ko xamne ni ko waxe legui mi ngi ci sanno fele ci tunisie jange fofu universite bu sorbonne ginaaw bi joge na fofu ci tunisie dem ci rew yu bare bare ci ndewu islami ci wargo nga xamantene ci dun wër ci rew islami ci lako yalla baxé mu dubbu ci yoonu mourid mu jaare ci loxol serigne salifou mbake ginaaw bi mu ñëwé fi sénégal tu met waxna légui né def na ci wettu ben ci ben amna ay liggéey yu am solo yo xamantene amna ay bari ci walu tawhid ci walu tasawuf mom mi def nako def nay bari ci walu tawhid ak ci walu tasawuf naka nonu masalikul jinan bi ni ak mawahidul khudus ak tasawwudul sihar ak yenen tere yo xamantene tere yu jëm ci serigne touba khadimou rrasoul yep mom tradit nako ci langa arab yi nekkun ci olof arab yi nekkon ci arat nit mu def ko ci français kon man ñu wax ni mom liggéey bu am solo ci la nekk di yengut di rub li nga sénégal rawati na di nga xamantene fi la nekk fi ci mu and ak délégation bu am solo ni moñ ci lim serigne khalil mbaké mi fi ci du gam ci jotaay bi mën ci limti nit serigne ibrahim hamza mom nit bok ci ño xamanteni ñu france waye nek talibé ci yoonu mouride malik mi nga xamanteni mom nit mi france te bayiko ba cabaret ak serigne salam mom mi nga joge feele ci codibar france ñoom bi ñu mom andal ñoo ñepp tamit nek ño xamantene ci yoon mourid bi mom lañu bok kon ci teunk koku moy ki nga xamantene mom lañu fassiyene daral fi muy cheikh abdullah fahmi ci tam bu am solo bi nga xamantene la fassiyene waxtare ak te moy euh bi nga xamantene serigne ci andi ci jafene jafene nga xamantene xel yi ñi jàngonté laku arabe laku français waye nak bu noppé suñu Sedih muka tak kay, insya Allah mahu mohon kau efisien etek kerja, langgulaf, celak golaf. Kon nindakkan tewaktu rey, balai nyu kau jek kat duga mana, renyu faklim bolamine subuh di telasaji, sering balam deng mohon kau efisien eteral, mui waktu ane al yang jasul ilahi fil makhluk hat, tan boudé ci alarba di inshallah al oustad mustapha touré mom lañuy dalal muy waxtané al himma al 'aliya boudé ci al khamis di Assalamu عليكم wa الله wa بسم الله الرحمن الرحيم ar-Rahim wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalim Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi ajma'in Je suis honoré d'être à Dalmati dans ce mois béni de ramadan pour parler de rasoul et de son apport pour la communauté islamique أتشرف كثير أن أكون معكم في دار المعطي في هذا الشهر المبارك لنتحدث في الشيخ الخديم وما يكون نفع للأمة الإسلامية في معرفة الشيخ الخديم الشيخ الخديم أتى لهذا العالم كله نفع نفع بلا ضرر جاء لخدمة هذا الدين. سيدنا عليه يقول أحسننا أحسننا لهذا الدين. Le meilleur d'entre nous est le meilleur pour cette religion. C'est comme ça que se distinguent les musulmans. Le meilleur pour cette religion et le meilleur d'entre nous. المريدين لهم حظ عظيم أن جاء الشيخ الخادم بينهم. بعثه الله سبحانه وتعالى بين السنغاليين. فهذا حظهم كما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حظ العرب لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عند العرب من يكن يعبأ بالعرب وكانوا قوم بدوا في الصحراء وبجانبهم حضارات عريقة بيزنطه وفارس ومصر والخلدانيين والهند والسن والسين حضارات عريقة بينما العرب بدو رحل لا يعرفون إلا الإبل والحروب بين القبائل فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف عن على المنكر ما ناله اليوم السنغاليين خاصة والإفريقيين عامة بشيخ خديم هو نفس ما ناله العرب فلذلك س On va montrer à travers cette intervention le rôle qu'a joué Khadim Rasoul pour les Sénégalais et pour la race noire en général. Ce que le prophète Mohammed sallallahu sallam a été pour les Arabes, c'est exactement ce que Khadim Rasoul joue aujourd'hui pour les Sénégalais et pour les Africains. Si ce n'était pas le prophète Mohammed sallam, Qui aurait connu les Arabes C'était un peuple bédouin dans le désert qui courait derrière les chameaux et les moutons et faisait la guerre entre eux alors qu'il était entouré des plus grandes civilisations de la terre l'Égypte, les Byzantins, la Perse, les Indiens, la Chine. C'était quoi les Arabes à côté Personne ne, ne, ne prêtait attention à leur existence. Et quand Allah a voulu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit suscité parmi les Arabes, les Arabes ont dominé la civilisation universelle pendant des siècles. Ils se sont étendus de la Chine jusqu'en Andalousie, jusqu'au Maroc, jusqu'ici aujourd'hui l'Islam. Qui à l'époque aurait pensé qu'Abu Dhar al-Ghaffar serait connu au Sénégal, il serait connu au Maroc et dans tous les pays de l'Islam Si on lui avait dit ça à l'époque, il n'aurait pas cru. Donc, Abu Huraira non plus, mais effectivement, l'islam les a élevés et les a rendus célèbres dans le monde entier à travers les générations jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est l'islam qui est important, ce n'est pas le peuple dans lequel il est. Allah a voulu que le prophète Mohammed sallallahu wa sallam, vienne dans le peuple arabe avec la langue arabe, la langue arabe et la langue du Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu sallam, il dit... La langue arabe n'est pas un sang qui circule dans les veines mais c'est une langue qui circule dans les langues, sur les langues Celui qui parle arabe est un arabe pas un problème de race c'est un problème de langue et le Coran est la langue de tous les musulmans donc Il n'y a pas dans l'islam Un problème De race ou d'ethnie Ou de couleur Il n'y a que la piété Le plus honorable entre vous Auprès d'Allah est le plus pieux. Donc les musulmans se distinguent par la piété C'est en cela que Khadim Rasul s'est distingué C'est par sa piété Par sa maîtrise de la langue arabe Il a ressuscité L'enseignement véridique, authentique du prophète Mohammed Sallallahu Il a ressuscité, il, a, il dit qu'il a trouvé la voie du prophète Mohammed Sallallahu comme un terrain où on poussait des mauvaises graines. Pour cultiver ce terrain, il faut enlever les mauvaises graines, élaborer et Semer la bonne semence pour avoir une récolte saine. Alors il a commencé à enlever la mauvaise graine et, et à semer. C'est ça le mouridisme. Khadm il a expliqué que le mouridisme, les bases du mouridisme, c'est Iman par le Tawhid, Islam par le faqah, Ihsan par le tasauf Imane, Islame, Ihsan, Ihsan, Ihsan. C'est ça la religion authentique du prophète Mohamed Salah. Si on ampute la religion d'un de ces volets, du volet de l'Iman ou du volet de l'Ihsan, ou du volet de l'Islam, ce n'est plus la religion du prophète Mohamed Salah. Et cette religion est très importante parce que c'est la dernière religion. Et le Coran est la dernière révélation Et le prophète est le saut des prophètes Il n'y a plus de prophètes Après le prophète Donc c'est la dernière chance Pour l'humanité aujourd'hui Malheureusement Tout le monde peut constater Aujourd'hui Quel islam présenté au monde Le rôle du musulman Est d'appeler les gens à l'islam Alors qu'il y a beaucoup De nos frères maintenant Qui se sont mis Dans une position incroyable Non pas d'appeler les gens à l'islam mais de sortir les musulmans De l'islam Ils sont en train tout le temps d'accuser des musulmans shirik, euh, ils, ils veulent sortir Tous les musulmans de l'islam Au lieu d'appeler les gens vers l'islam Donc ils ne remplissent plus le rôle Que leur a donné le prophète ils ne Ou on travaille pour le prophète Ou on travaille pour le shaitan Il n'y a pas de Ou on est des Partisans du prophète Mohammed ou des partisans de Satan. Satan, il est chargé d'amener les gens à l'enfer. En enfer. Et puis, quand il, le jour du jugement, il va déclarer son innocence. le jour du jugement. Il va déclarer son innocence. Il va déclarer son innocence. وإذا يقول الشيطان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون لوم Satan dira quand l'ordre sera scellé Allah vous a promis la vérité et je vous ai induit en erreur et je n'avais aucun pouvoir sur vous sauf que je vous ai appelé vous avez répondu à mon appel Ne me blâmez en rien aujourd'hui, blâmez-vous vous-même. Donc, Shaytan, il appelle les gens, il part toutes les rues possibles. Il fait croire à celui qui se croit un bon musulman, qu'il est meilleur que les autres. Et que les autres, ce n'est pas des bons musulmans. On regarde celui-là comment il prie, On regarde celui-là il n'a pas de barbe, On regarde celui-là comment il s'habille. Il est en train de dénigrer tout le monde. Il n'y a que lui qui est un bon musulman. Donc tout le monde doit se... retourner vers lui et prendre exemple sur lui c'est Satan qui le pousse dans cette direction donc et il est une proie facile pour le shaitan c'est ça ce qu'on assiste aujourd'hui malheureusement dans les l'Isa ceux qui appellent à la voix du prophète ils sont humbles il ne regarde pas les défauts des autres il regarde ses propres défauts tout le, monde, tout le temps il est en train de se blâmer lui-même et c'est ça la partie de l'ihsad Donc, la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawf. Iman par le tawhid, c'est d'apprendre le tawhid, c'est d'apprendre l'unicité d'Allah, la mission des prophètes, les anges, les livres révélés, le jour du jugement dernier et ce qu'il contient, et le qadar, le qadar, le décret et le destin. Ça, c'est le tawhid. Et puis, il y a un développement. Pour connaître Allah, il faut connaître ses noms et ses attributs, et connaître ce qui est possible, ce qui est nécessaire et ce qui est impossible pour la divinité. Ce qui est possible, impossible, et ce qui est nécessaire pour les prophètes. Tout ça, c'est la science du tawhid. Et le fakr, on apprend comment parfaire ses adorations, comment parfaire ses ablutions, comment parfaire les euh, prières, comment faire le jeûne, parfaire le jeûne, comment faire la zakat, parfaire la zakat. comment faire le pèlerinage ça c'est le fiqh et l'ihsan c'est la perfection la perfection morale d'acquérir les vertus akhlaq le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit innama makarim al akhlaq en vérité j'ai été envoyé pour parfaire les mœurs et il dit le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam le plus proche d'entre vous de moi le jour du jugement c'est celui qui a le meilleur caractère aqrabukum minni y'aum al qiyamah ahsanukum khuluqan Donc cette partie-là qu'il faut cultiver beaucoup pour être proche d'Allah et du Prophète, c'est l'Akhlaq al-Karim, Makarim al-Akhlaq. C'est ça la partie du tasawuf, c'est ça que néglige aujourd'hui beaucoup de nos frères musulmans et qui malheureusement ont déformé l'image de l'islam. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant on ouvre la télé, partout il y a des violences Il y a des attentats, on parle de l'islam. On ne parle plus d'islam pour la spiritualité, pour la bonté, pour la charité, pour la générosité, pour l'amour d'Allah. Donc on a déformé l'islam. Voilà le rôle que khadim Rasul aujourd'hui dans la communauté musulmane pour montrer la plus belle face de l'islam. L'islam de l'amour d'Allah et de son prophète. On va maintenant entrer dans la conférence. On va la faire... Euh, en français après en arabe pour que tous ceux qui sont parlent français peuvent comprendre et ceux qui sont arabisans peuvent comprendre Allah il dit dans sourate Al Imran Vous êtes la meilleure communauté Suscité pour les humains. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Allah. Si les gens du livre croient, cela serait meilleur pour eux. Parmi eux, certains croient, mais la majorité sont des libertins. Dans un hadith, Anas ibn Malik, il dit On demanda au prophète, paix salut sur lui, quand la communauté délaissera le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal Il répondit quand l'hypocrisie s'installera dans les élites et le libertinage dans la masse et quand le pouvoir sera dans les mains de la jeunesse et les affaires de la religion dans les mains des savants corrompus. والفقه في اراضي لكم. دو سوره ال الله دي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. Que parmi vous soit une communauté qui appelle au bien et qui ordonne la bienfaisance et dénonce le mal. Ce sont eux qui seront les gagnants. دو سوره الانبياء الله دي ان هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Ceci est votre communauté Une communauté unique Et je suis votre Seigneur, adorez-moi Donc la communauté du prophète M.S. doit être une communauté unique Malgré La divergence des ethnies Des langues, des couleurs Des peuples Ils sont une communauté Comme on a dit, parce que Qu'est-ce qui les réunit C'est la foi en Allah et en le prophète même s'il n'est vous ne partagez pas la même obédience. vous êtes tous les deux musulmans Allah va vous départager après <coughs> on n'a pas un, le droit de chasser qui que ce soit de l'islam tant qu'il dit la ilallah » alla muhammad c'est un musulman donc ces accusations qu'on lance à tort et à travers c'est faux on déforme la religion du prophète mohammed sallallahu wasallam le prophète sallallahu alayhi wasallam appelle les gens à l'islam il lui suffit de dire la ilallah » alla muhammad rasoul allah il est musulman et dans la communauté musulmane Autant du prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ils vivaient avec lui des mounafiqines et le prophète les acceptait. Il essayait de prier Dieu pour qu'ils retourne leur cœur vers la foi. Et parmi ses compagnons, les sahaba, que nous vénérons aujourd'hui, il y en a qui l'ont combattu. Ils l'ont combattu jusqu'à la dernière, jusqu'à Ceux qui sont entrés après Fatimah, Tolaqa. Et il y a d'autres qui l'ont rejoint pendant qu'il était à Médine. d'autres qui l'ont combattu dans Uhad Khalid Ibn Walid a été l'un des pires guerriers contre les musulmans à Uhad et quand il est venu se soumettre à l'islam il avait honte il a enlevé son épée il a mis devant le prophète il a mis son or et tout il a dit j'espère qu'Allah me pardonnera ce que j'ai fait aux musulmans le jour de Uhad. le prophète il, lui a, il a pris l'épée et lui a rendu il lui a dit ton épée Khalid." était la pire épée contre les musulmans. Mais aujourd'hui tu seras l'épée d'Allah dégainée contre les infidèles. C'est comme ça. On peut retourner. Donc il faut toujours espérer des gens, pas les chasser. La umma signifie la nation. qui est une communauté d'humains liés par une même histoire, une même culture ou une même religion. Dans le Coran, il s'agit de la communauté des croyants. Quand Allah il dit « Oumma tel mu'mini » Bien que la communauté de l'islam soit divisée en des écoles de faqa ou de aqidah, ou même en des sectes innovatrices, toutes affirment prendre le Coran comme base, sauf que les interprétations divergent. Dans l'islam, on a beaucoup d'obédience, on a des chiites, on a des sunnites, on a des ibadites gharijites, c'est les principaux groupes qui restent en islam et dans les sunnites il y a des écoles différentes dans le faqah malikiite, hanbalite, hanafite, shafiite, zahirite et dans le tawhid il y a des écoles différentes il y a des asharites, il y a des matazidites, il y a des salafites c'est les écoles du tawhid, et Dans l'Ihsan, il y a beaucoup de tariqa soufi. Et toutes les tariqa amènent vers Allah et son prophète. C'est les méthodologies qui sont différentes. C'est les méthodes. Chaque peuple a ses cultures. Et chaque chef ou chaque savant, il doit évoluer dans la mentalité de son peuple. Même un faqih, quand on, on lui demande une fatwa, dans un pays, il doit connaître les coutumes et les usages du pays. Sinon, il n'a pas le droit d'émettre de des fatwas. Donc, elle doit être en correspondance avec le orf du pays. Et c'est un Ici, Et si un autre, on lui pose la même question, il donne un autre avis. Son avis aussi est recevable tant qu'il est basé sur des arguments. Parce que chacun il évolue dans un milieu. Vois, et les gens voient dans des divergences dans cela. Alors que c'est une miséricorde. Parce que c'est universel. La religion islamique elle est universelle. On ne peut pas l'uniformiser, lui donner un seul, une seule typologie. Tout le monde doit s'habiller de la même façon, prier de la même façon, manger de la même façon, s'asseoir de la même façon. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est des esprits bornés qui insistent sur cela. Le prophète sallam n'est pas venu pour nous apprendre comment manger ou comment s'asseoir ou comment s'habiller. Il est venu pour parachever le mœurs. Pour nous apprendre les vertus, la bonté, la générosité, le pardon. Il nous apprend à cultiver les vertus. Le prophète Mohamed lui aussi, on lui offrait des vêtements du Yémen, il les portait. On lui offrait des, des, des vêtements de Syrie, il les portait. Non, il ne s'habillait pas d'une seule façon. Il ne se peignait pas les cheveux d'une seule façon. Des fois il les coupait, des fois il les faisait lent. Laissez lent. Mais c'est les gens dans leur imaginaire qui ont créé ces... Problèmes dans lesquels ils veulent en enfin, au, au lieu que les musulmans s'occupent de ce qui est le plus important, le cœur, de purifier le cœur, ils s'occupent de leur habit. Comment la longueur de la barbe et comment la longueur de chemise et, de, de, et du c'est, C'est quand même. On, on est en train de galvauder notre religion. On est en train de donner une image de notre religion d'un fanatisme. que Même les musulmans ne peuvent pas tolérer à force priori les non-musulmans aujourd'hui. Les non-musulmans, tu leur parles de l'islam, il a peur, il a peur tout de suite. Il a peur parce qu'il entend une bombe exploser ou une parce qu'on a associé maintenant islamisme à le terrorisme. C'est peut-être un plan ourdi par les ennemis de l'islam, mais malheureusement, les musulmans sont tombés dedans. Et à des groupes qui vraiment sont fanatiques, très fanatiques, qui ont réduit. l'islam à quelques points à quelques points vestimentaires ou de jurisprudence couper la main du voleur euh, le niqab, le hijab le, la, la des c'est du droit pénal c'est des c'est des points de droit pour la dissuasion c'est pas la religion la religion c'est aimer Allah et aimer son prophète et aimer son prochain c'est répandre la bienfaisance. En tu hais comme tu hais à qui est le musulman Il dit Le de sa au prophète dit celui dont les humains sont préservés de sa main et de sa langue. Donc il ne fait pas du mal avec sa main ni avec sa langue à qui qu'il soit. Et qui est le croyant Il dit celui dont le voisin peut avoir confiance. C'est aussi simple la religion disant. Donc, cela est important de rappeler pour que les gens ne prennent pas cette religion comme une charge qu'ils portent, mais au contraire comme une identité qu'ils assument et qu'ils doivent refléter. Un musulman, on doit le voir à son visage, à la lumière qui se dégage de lui, à la bonne parole qui se dégage de sa langue, au bon, au bon acte qui se dégage de ses mains. Nous devons faire la paix avec nous-mêmes afin de présenter au monde la version juste et merveilleuse de l'islam, loin du fanatisme qui fait fuir les gens. Le prophète Pé salut sur lui nous donna de transmettre de lui ne serait-ce qu'un verset. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Amarana, il a pris tous les musulmans, quand Hajat al-Wada, 124 000 musulmans étaient là. Il a pris tout le monde à témoin. Il lui a dit, est-ce que je vous ai transmis Ils lui ont dit, tu as transmis. Il dit, Allahumma ashhad anni ballag. Seigneur atteste que j'ai transmis. Fallu yuballegh munkumushahed al-ghaib. Que celui qui est présent transmet à celui qui est absent. Ballegh anni walaw aya. Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Donc on a un droit, un, un, un devoir de transmettre. Et il nous semble d'annoncer la bonne nouvelle et non point d'effrayer les gens. De même qu'il nous exhorte à s'unir et à se rapprocher. « Bashiru ala Nafiru wa le prophète il nous dit. Dans cette époque, nous affrontons des challenges terribles, différents de ceux auxquels ont fait face nos prédécesseurs. Donc nous devons trouver les solutions, les solutions adéquates à nos problèmes. » Car Allah nous demandera des comptes sur nos personnes et nos actes, et non point sur nos prédécesseurs et leurs actes. نحن اليوم لن مشكل نعالجها مشكل العصرية. الله ليس سيسألهنا عن الأقوام الذين سبقونا. لن يسألنا عن معاوية وعن يزيد، ولن يسألنا عن هارون الرشيد وعن المأمون ولا عن الأمين. سيسألنا عن أنفسنا. Alors que les musulmans sont encore en train de se battre Toujours sur cela Sur les omeyyades, les abbassides, Sur l'un défend Muawiya, L'autre accuse Mouaoui Et ça devient un débat de sourds Et les musulmans ne se retrouvent plus dans cela Alors qu'on doit affronter les problèmes de notre époque Nous, Allah va nous demander de Nous interroger sur nous Sur nos actes, qu'est-ce qu'on a fait Il ne va pas nous interroger sur les actes de Mouaoui qu'il assume devant Allah ses responsabilités. Chacun assumera ses responsabilités. Allah dit: nulle âme ne sera chargée du fardeau des autres. La taziru waziratun wazra akhar. Fi surat al-Hujurat: Inna al-mu'minuna ikhwah, faslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamu. Allah dit dans surat al-Hujurat: Les croyants sont des frères. Réconciliez vos frères et craignez Allah afin que vous bénéficiez de sa miséricorde. Les musulmans, rien que ce verset, ce verset-là, s'il l'appliquait, il n'y aurait plus de problème dans le monde musulman. On vient, on prend nos frères sunnites et chiites, allez, réconciliez-vous. Quel est votre problème Saïd Nali devait avoir le Khalifa. Tu crois cela Allah après il va te dire si c'est vrai ou non. Maintenant, quel est le problème Abu Bakr et Abu Bakr et le Khalifa. Maintenant, Abu Bakr et Ali, ils ont vécu ensemble. Sayyidina Ali, il a épousé la femme de Sayyid Abu Bakr après la mort de Sayyid Abu Bakr. Khawla. Et il a eu, et il a élevé les enfants de Sayyid Abu Bakr. Mohamed, ibn Abu Bakr, il a été élevé par Sayyidina Ali. Et Sayyidina Omar, il a épousé la fille de Sayyidina Ali, Om Koulthou, avec l'attestation de Sayyidina Hassan et Hussain. Il a dit Sayyidina Ali, levez-vous, allez marier votre oncle, quand il est venu demander la, euh, la main de Kourdou. Donc, eux n'avaient pas de problème, Sayyidina Ali, Sayyidina C'est les gens après eux qui ont des problèmes. Et ils créent, ils ont mis ça dans la tête des musulmans, et dans les livres des musulmans, et dans les enseignements des musulmans. Et jusqu'à aujourd'hui, on fait étudier aux gens cela. Et les gens croissent, alors que c'est absolument fou. Tu crois que Sayyidina Omar et Sayyidina Ali, et Sayyidna Abu Bakr, et Sayyidina étaient des ennemis les uns aux autres Il faut être fou. Donc, comment ça Jusqu'à présent, pendant des siècles, on perpétue des mensonges. Et on continue à se battre à cause de cela. Alors que le Coran est là. « Ennem les mou'minons et les frères, ne fassiez pas avec eux. » Sayyidina Ali, il dit dans sa wassia, qu'il a écrit à son fils Hassan, il dit « Akhbarani Abu al-Qasib, Anna, Islah ou Zatil Bain, min salati notre prophète M'a dit que réconcilier entre les musulmans, c'est meilleur que la prière et les gens. » Donc, il est temps que les musulmans. Voilà pour venir à la porte de Khadim Rasul dans la communauté. C'est la réconciliation de la com com communauté musulmane. La communauté musulmane, ils sont tous des sunnites, des chiites, des ibadites. Ils sont tous la communauté musulmane. Ils, sont, ils aiment tous Allah et le prophète. Chacun d'eux, il dit qu'il s'appuie sur le Coran et sur la sonna du prophète. Mais, mais leur, leur compréhension diverge. Nous, les mourides, on n'a pas ce problème. On aime autant les sunnites que les chiites, que les ibadites, on n'a aucun problème. Tout celui qui dit la ilaha Allah. Parce que Khadr Mrasul nous a appris. La Yuadi Allah. Fala tu marra aïtoum fahou la ilaha Allah. Ne soyez jamais l'ennemi de celui dont la bouche prononce la ilaha Allah. Celui qui dit la ilaha Allah. Et en plus il dit Mohammed al C'est fini, c'est ton frère. Maintenant, s'il accepte de dialoguer avec toi, avec bon sens, avec intelligence, tu discutes avec la meilleure argumentation possible. Il a dit Appel aux voix de ton Seigneur, par la sagesse, le bon exemple et ne polémique avec une argumentation saine et sereine. S'il ne veut pas polémiquer ou laisse, dit, Allah va nous départager après. On peut, on, pourquoi être ennemi Puisqu'on a le même Seigneur et le même prophète. Mais nos compréhensions divergent. Maintenant, on va entrer dans la définition du mouridisme. tarif du <métion de> la Il dit Al-Hashr que Allah dit dans Sûr al-Hajjit Ce que le messager vous ordonne, faites-le Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous Et craignez Allah, il est d'un courroux terrible Ce verset était capital pour le Cheikh al khadir C'est l'aïe qui a été fait pour Cheikh al khadir Ma n'y avait pas d'autres Cheikhs en dehors du anhu fanta». sallallahu alayhi wa sallam pas d'autre Cheikhs en dehors du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il prend directement sa religion du prophète Mohammed que ce soit par la compréhension juste des versets coraniques ou par la compréhension juste du hadith sahih ou par la vision mushahada contemplation parce qu'il voyait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam à l'état de veille et c'est là qu'on va arriver à un sujet beaucoup de musulmans ne comprennent pas et qu'il est temps qu'ils comprennent parce qu'il va éveiller les gens sur ce qui leur manque si l'islam aujourd'hui il est dans cette position il est devenu sur le banc des accusés c'est parce que les musulmans ont failli à leur rôle dans la partie de l'hassan qu'on a dit dans le Tasauf, l'islam on a dit la religion Le mouridisme, c'est islam, par le Taw'id, islam, par le Fuqa, hassan, par le tasauf. Dans la partie du tasauf, ce sont les écoles du tasauf qui ont pignon sur lui. Ce sont les tariqahs du Tassawuf. C'est quoi la tariqah La tariqah, personne ne vient de lui-même et faire une tariqah. Il dit qu'il va amener les gens à Allah et son prophète. Il doit avoir la permission d'Allah et de son prophète. Sinon, il va égarer les gens, les induire en erreur. Donc tous ceux qui ont fait une tariqah, c'est par la permission d'Allah et de son prophète. Et ils voient le prophète M.S. à l'état de veille qui leur donne. Et la vision à l'état de veille du prophète sallam, elle est acceptée par tous les maîtres du hadith. Les gens du hadith ne la refusent pas. C'est certains savants ou soi-disant savants qui refusent cela parce que ils n'ont pas eu accès. Donc ils peuvent... Mais celui qui affirme a préséance sur ce qui nie. Al-muthbit muqaddam 'ala alladhi yanfi. Sheikh Abou El Hassan Shadhli, Sheikh Abdel Kader Ghilani, Sheikh Ahmed Tijani, Ahmedou Bamba et beaucoup Jalaluddin Suyuti, Ibn Arabi, beaucoup beaucoup ont vu le prophète Mohammed Sall. À l'état de veille, il y en a même qui corrigeaient les hadiths, il dit au prophète est-ce que c'est toi qui a dit cela Il l'affirme ou il l'infirme. Et il mentionne ça dans les livres de hadith. Donc, chez les savants confirmés, ça ce n'est pas discutable la vision. Au contraire, chez les maîtres soufis, ils disent aucun d'entre nous ne peut arriver à la station des hommes s'il ne voit pas le prophète Mohammed à l'état de veille. Et même pour cela, il y a des moyens à utiliser pour accéder à cela. Celui qui doute n'a qu'à essayer. C'est aussi simple que ça. Et c'est très important à comprendre. يا y كذي un hadith محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est un hadith authentique, personne ne le recuse. « Il y a un an, dans le maîme, mais il y a un an. Il y a un an, il y a un dans Celui qui m'a vu dans le songe, il me verra à l'état de veille. » Satan ne peut pas prendre ma forme donc quand tu vois le prophète que ce soit à l'état de veille ou à l'état de chance, c'est le prophète que tu as vu, parce que Satan ne peut pas prendre sa forme donc c'est pour ça que c'est validé par les maîtres du hadith, et beaucoup ont confirmé cela l'un des plus grands savants de l'islam que personne ne discute ni les salafis, ni les soufis, tout le monde admet sa, sa station l'Azb ibn on l'appelle sultan al l'ulama Le sultan des savants, l'Isb Personne ne discute, ni Ibn Taymiyyah, ni qui que ce soit. Tout le monde admet sa position. On lui a demandé la question. En Égypte, il y avait des fakirs qui lui ont posé la question. Il a dit Qu'est-ce que pense notre maître de la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille Il a dit La vision à l'état de veille a été. Et non, il était dans l'assemblée d'Ibn Dakriq al Ibn Dakriq al il était le mufti et le muhaddith de, de, de l'Égypte avant l'entrée de l'Azib ibn Aad-Salam. ibn il était syrien. Après, il est venu en Égypte. Quand il est venu en Égypte, Ibn Dakriq al il dit Aujourd'hui, personne n'aimait plus de fatwa. Et, parce que l'Azib ibn Aad-Salam, ici, tout celui qui veut une fatwa, il doit la demander à l'Aiz ibn Aad-Salam. Donc, il l'a mis avant lui. Mais c'était un grand maître du Hadith de Ibn Dakhir l'Aïd. Presque tous les savants étaient ses disciples en Égypte. Alors il était dans une assemblée où il y avait Ibn Dakhir et ses disciples. Alors ils ont demandé la question à, à Aziz ibn 'Abd Salam. On dit Que dit le maître sur la vision du prophète Mohammed <coughs> à l'état de veille Qu'est-ce que le Cheikh l'Aziz ibn Arabi Salam <coughs> a dit Qu'est-ce que le Cheikh <coughs> l'a dit Qu'est-ce que vous dites de votre cher, celui-là, Ibn Dakhir Lait Ah, il lui dit c'est un homme honnête, propre, juste, savant. C'est le plus grand savant du pays. C'est un... ...faqihouna wa muhaddithuna, wa imamun. Il a dit, s'il vous apporte un Hadith, qu'il tient de son cher, qu'il le tient de son cher, qu'il le tient de son Cheikh jusqu'au prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam, avec une sulte ininterrompue, sans faille. Il a attaquer un Hadith,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 وث وثقة وفيه كل الصفات فقال إذا رؤية النبي صل الله عليه وسلم قال بها في كل عصر وفي كل مصر من هو وأعلم من شيخكم هذا ب. وما شيخكم هذا أمام شيخ عبد القادر جلاني أو la vision du prophète محمد صلى الله عليه وسلم a été attestée Par des savants dans toute époque et dans tout pays. Et ceux qui l'ont affirmé, ils valent votre Cheikh qui est là un million de fois. Alors comment vous les dites <rire> acceptez Pas leur parole. Alors qu'ils ne vous demandent pas de pratiquer. Vous n'avez même pas à œuvrer avec. Ou vous acceptez, ou vous dites Ah, on ne connaît pas. Donc il ne sied est pas à un savant de dénigrer ce qu'il ne connaît pas. Il dit, Allahu Alam. Les savants, donc, sur ce plan-là. Maintenant, pourquoi c'est important de savoir la vision à l'état de veille Parce que le prophète est toujours là pour veiller à sa religion. Il a dit, le prophète, « La tazalu taifatun min ummati zahirin ala al-haq, la khalafa. » Il y aura toujours une partie de ma communauté qui restera sur la vérité. Et ceux qui les dénigreront ne pourront rien contre eux. Et dans un hadith, au Maghreb, au Maghreb, à l'Occident islamique. Donc, on comprend que dans cette partie occidentale de l'islam, on a un islam beaucoup plus pur que ce que tu peux trouver avec les problèmes qu'il a en Orient. C'est pour ça que tu verras pas beaucoup de problèmes Ici presque en Occident islamique Les gens sont maliquides dans le fiqh asharid dans le l'akhida Et soufi dans la pratique Makarim al-Akhlaq Donc il n'y a pas cet antagonisme Entre le tasawuf et le fiqh Que tu vois chez nos frères de l'arabie saoudite Qui a maintenant submergé un peu le monde islamique Ce n'est pas par leur doctrine C'est plutôt par leur pétrodollar, malheureusement. Beaucoup de gens maintenant, ils vont chercher Tazkia à Qatar et en Arabie Saoudite, pour qu'ils viennent dans les euh, euh, télévisions, satellitaires télé, et qu'on leur distribue leurs livres et qu'on parle d'eux et qu'on leur donne de l'argent à gogo. Et ils se présentent comme des savants. Et ils réduisent l'Islam à son dénominateur. Minimum. Ils ont réduit l'islam à quelques points. Comme on a dit, le hijab, le niqab, la barbe, le qamis, le, le, le et Le jihad. Quel jihad Le jihad contre les musulmans. Tu fais le jihad contre les Est-ce qu'il y a un jihad contre C'est la fitna. Quand il y a guerre entre musulmans, c'est une fitna. c'est pas un jihad. <rire> Donc, le jihad. Le jihad neuf. Le jihad Fais le jihad contre toi-même. Contre les ennemis de l'être humain. Satan, Dunya, Shaitan, Hawa, Nafs, Satan, l'âme charnelle, les passions. Et le monde phénoménal. Maintenant, si tu es agressé, ton pays est agressé, ta famille, ta vie, ton sang, tes biens, là tu vas en guerre. Là tu combats. Mais ce n'est pas pour combattre tes frères musulmans. Tu tues des musulmans, tu mets des captifs des femmes musulmanes. Ça n'a jamais existé dans les âmes, que chez les kharijites, les premiers qui ont commencé cela, c'est les kharijites qui sont retournés contre Saïd Nali. Et même Saïd Nali, il leur a trouvé une excuse, il a dit, ce n'est pas ceux qui combattent pour la vérité et se trompent comme ceux qui combattent pour l'erreur. Il était sincère, mais il se trompait. Ils ont prié sur eux, ils les ont enterrés comme des musulmans. En C'est ton frère musulman, même s'il n'est pas d'accord avec toi, tu ne peux pas le sortir de l'islam. Donc, les musulmans doivent apprendre à s'aimer, et à s'entendre, à écouter les arguments des uns et des autres. Et tu choisis dans ces arguments, ou tu gardes ce que tu as, mais tu n'accuses pas les autres. Alors, Khad Rasul. Khadim Rasoul pour définir le mouridisme, il expliqua d'abord, comme on a dit, la voix, personne n'a une voix de lui-même. C'est le prophète Mohammed qui lui donne sa voix, et le voit à l'état de veille. Et comme on a dit, la vision à l'état de veille, elle est connue et reconnue par les savants. Malgré ceux, les autres qui ne savent pas, ils n'ont qu'à apprendre. Khadim Rasoul a dit, le prophète, paix salut sur lui... M'a oralement dit, éduque tes compagnons par la volonté spirituelle et non seulement par l'enseignement didactique. Éduque chacun par ce qui correspond à ses aptitudes et à ses états. Shafahani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. rabbi ashabaka bil himma, wa Dorénavant, éduque tes compagnons par la himma, la volonté spirituelle, le passif, et non seulement par l'enseignement didactique. C'était cela que l'a commencé à voir. Le prophète M. s. s. lui a apparu pour lui dire oralement « Shafahin, il est Rasoulallah »« ashabaka »« B'il himme wa la tu rabbis »« B'ud-darci faqat » sunnahu wa sanaha an bidai tabshirahu kadim ma huwa bifastay non seulement il lui a annoncé mais il lui a dit isda isda بما تؤمر annons oh effort clam oh effort c'est pour ça qu'il faut le clamer oh effort c'est pas le dire en douce en essayant d'esquiver les accusations des autres c'est des ignorants ce que quelqu'un qui ignore il faut lui apprendre Il ne faut pas... Malheureusement, beaucoup de souffles se sont mis dans les bancs des accusés. Ils sont en train tout le temps de se disculper. Oui, ceci, ceci, oui. Notre... Cheikh, oui, nous conforme à la sunna. Mais c'est la sunna même. C'est l'enseignement le, le, le, du prophète. C'est la miséricorde divine qui vous vient à vous. Pour vous apprendre, pour vous enseigner. Parmi les miracles d'Ibn Abdullah, sur, les, sur lui les prières et les salutations d'Allah l'Éternel. Qui, illumine sa terre par, qui illumina sa terre par les saints jusqu'au jour de la résurrection. Chacun d'eux des saints prit en charge sa sonna et la préservait des innovations. Chacun des saints, son rôle est de préserver la sonna du prophète. Un saint, Wali, il ne peut pas contrevenir à la sonna du prophète. Au contraire, il préserve la sonna du prophète. Le prophète, sur lui les prières ainsi que sur sa famille et ses amis, a ordonné à son serviteur... d'enseigner les aspirants et ceux qui demandent le bon conseil parmi les contemporains le prophète somma son serviteur de clamer haut et fort sa mission après l'avoir fait accéder à son seigneur par l'abnégation et lui avoir annoncé la distinction « alayhi wa sahbi wa walahu bi wa man » يقبل a appris من أهل الزمن، l'homme de la لربه Et qu'il a accès à C'est quoi la voix des Sufis ?« Tailleur, tailleur, تخلي tailleur, tailleur. »« Tailleur, le maître Sufi, il t'apprend à te dépouiller des vices, des mauvaises attitudes. »« Et il t'apprend les vertus, Jusqu'à ce qu'il te fait arriver à Allah, l'Ossoul. Il t'a gelé. Il t'a gelé avec Allah. Il t'a abou d'Allah qu'Anna Le prophète a expliqué l'Ihsan. Le prophète a l'Ihsan. Adorez Allah comme si on le voit. Comme si on le voit. Car même si on ne le voit pas, lui nous voit. Donc être conscient de son omniprésence. Qu'il est partout avec nous. Et qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc c'est un problème de conscience. Tout se passe dans la conscience. Cette disposition, c'est une disposition spirituelle. Dans le cœur, le khalp. C'est là le secret du cœur. Après je vais lire un texte. que Cyril Muntaha Basirou a écrit ça fait 40 ans. Et d'une clarté extraordinaire qui explique tout cela, tout ce qu'on est en train de dire. Et j'ai demandé la permission à Cyril Muntaha pour le traduire et le lire. Et il m'a donné la permission. Et il m'a dit, je ne l'ai jamais montré à qui que ce soit. Tu es la première personne à qui j'ai montré ça. Mais je te fais confiance. Je sais que tu vas le lire et l'expliquer comme je le veux. Il ne voulait même pas, il ne m'a jamais montré. C'est une montagne. Et je vais le lire, Inch'Allah. Le Cheikh Khadmurassoul, celui de l'agrément d'Allah, expliqua sa voix. Les bases de la voix sont la foi par le tawhid, la soumission par le culte et la loi La perfection par l'initiation et la réalisation spirituelle. Les enseignements de la voie Mouride sont incontestablement les enseignements de l'iman, de l'Islam et de l'Ihsan. Khadim Rasoul expliqua: l'iman, l'Islam et l'Ihsan sont la voie du prophète Mohammed P salut lui et des compagnons et de leurs fidèles disciples. Nul ne peut emprunter cette voie sans, sa, sans la permission et la bénédiction du prophète Mohamed, alayhi wa sallam car cette voie est un dépôt et un dépôt ne peut être pris sans l'autorisation de son propriétaire. إن الإيمان والإسلام والإحسان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا يسلك هذا الطريق أحد إلا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذنه لأن الطريقة ودية له صلى الله عليه وسلم والوديعة لا تأخذ إلا بإذن صاحبها. Donc voilà ce qu'on disait personne ne peut avoir une tariqa de lui-même. il faut qu'il la par la permission et la bénédiction, parce que dans la tariqah il y a la baraka du prophète et la transmission de la baraka se fait par l'investiture d'un chef authentique malheureusement aujourd'hui beaucoup, on a des milliers de cheikhs chacun se dit chef, alors que le chef c'est une investiture, il faut comprendre c'est pour ça que les gens ne comprennent plus la réalité du tasawuf parce qu'ils savent plus, ils voient des chefs qui ne connaissent même rien de la religion ni la sunna ni la fard et qui se présentent comme des guides Tu trouves quelqu'un qui n'est pas dans la voie spirituelle, automatiquement il accuse. Il lui a dit comment Qu'est-ce que c'est ça Il déforme la religion. Qu'est-ce qu'il va apprendre aux gens Et à juste titre. Donc c'est pour ça il y a des normes. Quand on sort de ces normes, on se met dans le banc des accusés. Donc c'est à nous aussi de prendre à cœur cette mission et la voie de Khad Rasoul. De ne pas laisser... Qui que ce soit entaché, la voix de Hadhrat Rasoul par ses insuffisances ou ses carences ou ses aspirations ou ses projections ou ses illusions, la voix de Hadhrat Rasoul elle est pure, immaculée. C'est la voix du prophète Mohammed sallallahu et des Sahaba et des Tabi'in, comme l'a expliqué Hadhrat Rasoul. Donc celui qui veut comprendre la voix de Hadhrat Rasoul n'a qu'à lire Rasoul. Hadhrat Rasoul a écrit, il a parlé, il a montré par les actes. ce qu'il est Khadm al-Rasoul il dit qu'adamani Allah ala l'kuddami bil-mustafa al-muthabbit al-aqdami fa man Allah m'a mis devant tous les serviteurs par la grâce du prophète élu celui qui doute de ce que je dis n'a qu'à rivaliser avec moi et celui qui veut rivaliser avec moi n'a qu'à partir pour l'exil comme je l'ai fait Il ne l'a pas obtenu, ce qu'il a obtenu d'Allah en étant dans une mosquée ou dans une cabane en train de faire du wurd ou du Il est parti faire le jihad, le vrai jihad contre les ennemis de l'islam. Tout seul, il n'a demandé à personne de venir combattre. Il a dit à ses talibés apprenez votre religion, gagnez votre vie à la sueur de votre front, ne dépendez jamais des colons. Et je vais revenir. Je vais me charger d'eux. C'est lui qui se charge des colons. il est parti et il est revenu avec des grâces et des dents qui dépassent l'entendement parmi ces dents comme on a dit dans les Rasoul, sa particularité à part la vision du prophète qu'il voyait continuellement et on va y venir après mais quand il a dit Allah m'a mis devant tous les serviteurs par la grâce du prophète tous les serviteurs Donc, il a dépassé tous les serviteurs, tous ceux qui à Antarika Sintuba les a dépassés. Et en cela, il a dit: Tuffto ala hadirat al-Awliya, faraaitum ytasabakouna ala abwab al-jannah. Waraaitu Sheikh Abdul Qadir Gilani yidhul min bab al-tawada. Wakkulu min yidhul min bab yajiduni. Fakila, fanudya, fakila, man haza, fanudya. Wya'ikhlu ma la ta'lamun. J'ai fait le tour de l'Assemblée des Saints et j'ai vu, les évus se précipiter vers les portes, les huit portes du Paradis. Et j'ai vu Cheikh Abkhadr entrer par la porte de l'humilité. Et chacun d'eux, quand il entre par une porte, il me trouve. Il me trouvera auprès du Maître Tout-Puissant, Tout-Saint, qui accédera à la proximité du Divin. Ils ont dit Qui c'est celui-là Une voix leur répond Il crée ce que vous ne connaissez pas. Et il a fait une qasida avec. مقيدة بحروف ويخلق ما لا تعلمون ورستني فقه الإمام مالكي عليه رزوان الكريم المالكي نفعتني كنت لي بالمنافع وقدت لي فقه الإمام الشافعي وجهت لي منك منا لطيفة وقدت لي فقه أبي حنيفة آم آم آم آم نفعتني كنت لي بالمنافع وقدت لي يا خير قائد حميد, حميد حميدة وقدت لي فقه الإمام أحمده les quatre imams de la charia il a obtenu ce qu'ils ont obtenu et davantage et les maîtres de la haqiqa quttali ma faqa al-jilani alayhi ridwan alladhi a'lani ilayya quttali ma faqa abu abul hasan fi khidmati al-nabi jadd al-hasan abul hasan jadd tamamt li bima bi atijani faqa wa kunt li bil marjan tu ma fel de l'imam malik celui l'agrément du seigneur miséricordieux Tu m'as donné des dents subtiles et tu m'as accordé l'intelligence de l'imam de, de Shafi. Tu m'as donné des dents subtiles et tu m'as accordé le faqh de l'imam Abu Hanifa. Tu m'as accordé les meilleurs dents et tu m'as donné le de euh, Ibn Hamlach. Tu m'as accordé ce que tu as accordé à Cheikh Qadir Jilani et tu m'as élevé davantage. Tu m'as accordé ce qui a été octroyé à Abu Hassan Châtelé qui excella dans le service de son aïeul béni, le prophète Mohammed Tu m'as parachevé mes acquis en m'octroyant ce qu'a obtenu Cheikh Ahmed Tijani Qui devint l'ornement des saints Donc tout ce qu'a obtenu les maîtres de la l'Hakriqah et de la Al-Sin Touba l'a obtenu Pendant son exil et encore, il a obtenu des, des, des grâces Pour savoir, comme j'ai dit, ce que Allah a donné au peuple noir En, en, en général et aux Sénégalais en particulier Pour qu'ils prennent Et entre eux et le prophète Muhammad sallallahu alayhi ils n'ont pas d'intermédiaire Il prend directement du prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam Khad Murasul. Donc c'est ça ce qu'il disait Khad Murasul au Mauritanie, au plus grand savant de Mauritanie. Il s'était rattaché à lui. Toute la Mauritanie est unanime sur le, sur Murasul. Ils disent si ce n'était pas que la porte de la prophétie est close par le prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam, on n'aurait pas eu de limite pour te louer. لو الاختتام الرسلي بمحمد ومن دون ذاك الباب حال مانع بعض القوم فيكم ولكن فيما دون النبوة واسع وفيما كل النبوه وفيما دون النبوة كله يغدو ويروحك سرحكم وهو واسع de la prophétie le champ est large et vous trônez partout et surtout dans la spiritualité est incomparable donc il disait le jour du jugement vous n'avez pas à attendre longtemps parce que Entre vous et votre prophète et Allah, il n'y a que moi. Vous n'avez pas à attendre longtemps. Donc il faut qu'ils comprennent ce qu'ils ont. Pour ça, ils n'ont pas besoin d'aller chercher leurs références ailleurs. Ils ont les meilleurs livres du tawhid de Radmulassou, les meilleurs livres du Fouka, les meilleurs livres du Tassaouf, Makarim Al-Akhlaq, les meilleurs Amdah, les meilleurs Salawat Nabawiya. Les mouris doivent être. Les leaders de cette communauté musulmane. Et il est temps qu'ils se réveillent. Les, ense les enseignements de la voix mouride sont incontestablement les enseignements de l'Iman, de l'Islam et de l'Ihsad. Khadim -e Rasoul expliqua, l'Iman, l'Islam et l'Ihsan sont la voie du prophète Muhammad paix salut sur lui et des compagnons et de leurs fidèles disciples. Nul ne peut emprunter cette voie sans la bénédiction du prophète, (p) salut sur lui et sa permission. Car cette voie est un dépôt et un dépôt ne peut être pris sans l'autorisation de son propriétaire. De même, la mécréance, le libertinage et l'insoumission sont la voie Bliss le maudit. Et nul ne peut emprunter cette voie sans son compagnon. Le sans, sans le compagnonnage du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Qu'Allah nous en préserve. Khadim Rasoul astaghfirullah. De même, nul ne peut emprunter cette voie sans son compagnonnage, le compagnonnage d'Iblis. Donc, où tu fais le compagnonnage d'Iblis pour aller en enfer, ou le compagnonnage du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam pour aller au paradis. Donc, où tu prends la voie du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam qu'il a tracé lui et ses compagnons, et les tabéines. Où tu prends la voie de d'Eblis qu'il a tracée depuis Adam jusqu'à la fin des temps Il est là pour induire les gens en erreur. C'est l'arabe de l'arabe. Et comme ça, le kufr, le fousouk et le rassian. وكذلك الكفر والفسوق والعصيان والشرك طريق عدو الله إبليس اللعين لا يسلكها أحد إلا معه والعياذ بالله تعالى وفسر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه أن حقيقة الإيمان بالله تعالى هو أن نؤمن أنه سبحانه وتعالى موجود بلا ابتداء ولا انتهاء وأنه خلق طريق الجنة وهو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام والمسلم يجتنب النواهي ويمتثل الأوامر ويفعل الخير waf'alul khayra wa la taqrabul fawaahisha inna Allaha ya'muru bil 'adli wal dans sa réponse au gouverneur général dit cette voix a commencé le jour de la hijra du prophète et ses compagnons il ont fui l'injustice pour préserver leur foi ils ont fait la hijra pour Allah on interrogea khadim ar dans la hijra pour Allah il répondit la hijra véritable qui conduit à l'agrément suprême d'Allah est celle qui éloigne des interdits Cette hijra commence par le dépouillement ou l'abnégation, tahalli, et finit par la distinction, tahalli, qui est la jonction, wusul. La réalité du dépouillement et le repentir, taouba, et la réalité de la jonction est la noble attitude, adab. La première chose qui incombe à celui qui veut la jonction avec Allah est de se séparer de tous ses désirs et plaisirs pour accompagner la volonté d'Allah dans tout ce qu'il ordonne. Puis il faut que l'amour du, du, du mourir pour son cher soit pour la face d'Allah en toute sincérité. ثم بين شيخ الله عنه وارذا عن خاصيه طريقتي فقال طريقه المريديه اخذها من طاعه الملائكه وهم عليهم السلام فيما بينهم وبين ربهم لا يسبقونه بالقول وهم بامرهم يعملون il a dit que la voix des mourides est tirée de la voix des anges eux ils ne précèdent jamais Allah dans sa parole et ils ne font qu'obéir à ce qu'il leur ordonne c'est comme ça les mourides ils ne font qu'obéir aux ordres de leur cheikh et ils aiment leur cheikh pour la face d'Allah Bon, le temps va finir, donc on va lire les écrits de Sri Mountaka avant de, de clôturer. Sri Mountaka, il explique la personnalité, la personnalité de Cheikh Al Chaque fois que le Cheikh Khadim c est un cheikh Mountaka, il est un cheikh Mountaka, il est un cheikh. Sri Mountaka, il dit le cheikh lui-même est un message. C'est lui-même le message, il n'a pas apporté de message, mais c'est Sri Mountaka lui-même qui est le message. هو الشيخ نفسه رساله من عند الله لهذا العالم الارضي لانذار مبكر لحدوث شيء ما parce que la terre allait subir des catastrophes et des calamites alors allah a envoyé hadr rasoul comme un message pour les humains هو الشيخ نفسه رساله من عند الله لهذا العالم الأرضي لانذار مبكر لحدوث شيء ما منه الانحراف والانحلال ومفزع الانسان لاهواء نفسه بماديات هذه الأرض cette catastrophe se résume dans la déviation et la prévarication et la corruption qui allait se généraliser dans l'humanité Allah savait que l'humanité allait être la et la corruption va se généraliser donc il a envoyé Touba comme un message marra sheikh illa il dit tous ceux qui ont vu le cheikh ils ont vu comment depuis s'attendre en france Il ne s'occupait que ce qui concernait son Seigneur et son adoration pour son Seigneur, et il n'avait peur de quoi que ce soit dans la voie d'Allah. Et il montrait toujours la voie aux gens pour qu'ils ne s'égarent pas et qu'ils ne se laissent pas tenter vers la corruption et les, et les tentations de ce monde. <t 'en> Ainsi, le cheikh a montré la voie à tous ceux qui cherchent la vie future. ça c'est très important. Et il a voulu choisir une élite parmi la race noire. pour les faire accéder aux stations auxquelles ont accédé les compagnons du Prophète Mohamed C'est pour ça que dans la voie mourite, comme on a dit, c'est la résurrection de l'islam. Il a commencé l'islam comme a commencé le Prophète, avec quelques compagnons, Sirine Touba. Et ces compagnons-là, il avait les caractéristiques des sahabas, comme il a expliqué Sirine Touba. Il a dit, quand Allah allait envoyer les esprits dans les corps, il a dit, qui est le premier qui a dit bala Quand Allah Il a dit « Allah tobe rabbi koum » Ils ont dit « Qui le premier a dit « Bala » C'était le prophète Mohamed Salah Allah lui a dit de choisir parmi les esprits ceux qui vont l'accompagner dans son séjour terrestre Le prophète Mohamed Salah a choisi ses compagnons Avant qu'on vienne dans nos corps terrestres, dans ce monde terrestre Et après il a dit « Qui est le deuxième qui a dit Bala » C'était Khadmur Rasul « C'est là l'un des secrets de Khadmur Rasul Et… Allah lui a dit, choisis ceux qui vont t'accompagner. Sylvain Toubaï dit, c'est là que j'ai surpris tout le monde. Il a choisi dans le groupe qu'a choisi le prophète Mohammed Sassar. Il dit, c'est pour ça que vos caractéristiques sont comme les caractéristiques des compagnons du prophète Mohammed Sassar. Voilà ce que Sylvain Toubaï explique. من المختارين pour que il prend une élite parmi la race noire et qu'il les fait accéder au grade qu'au lequel ont accédé les compagnons du prophète Mohamed et pour montrer aux humains et aux croyants en particulier comment on doit assumer La station de la servitude devant la Seigneurie. Comment le serviteur doit se comporter devant son Seigneur. C'est pour ça que le Rassoul ne se présentait qu'Abdallah et khadim Rassoul. Il n'a jamais revendiqué un autre titre. Abdallah Donc il nous a montré ce que c'est la vraie Rassoul. Et la vraie de Rassoul. Où il est inégalable. ولاذهار كيفيه اداء حقيه العبوديه للربوبيه للاله الحق رب كل شيء وهو الله والشيخ هو الرساله لهذه الانسانيه للشيخ الويمام ايت لو ميساج بور سيت اومانيته ووس وسيلته به ظاهر son rapport avec cette humanité était clair il se résume en trois points il il vivait sous la domination du colonialisme il vivait dans l'époque du colonialisme et tu sais dans l'époque du colonialisme tu n'as pas une latitude large tu as beaucoup de contraintes pour tout le temps à assumer son rôle malgré le joug colonial il était sous le joug des européens des colons il était un musulman comme les autres il ne revendiquait rien d'autre les musulmans Et dans la partie la plus subtile, il était exilé dans la forêt équatoriale au Gabon parmi les animistes. Et pourtant, il a rempli sa mission au plus haut degré. Donc, pour comprendre l'importance de khadr sa vie en lui-même est un enseignement pour tous musulman et pour tout croyares. Donc, ceux qui se pensent sur sa vie vont apprendre beaucoup sur la spiritualité Elisa. Là, le chef de Arabe. Ah, en oui. هذه هذه هذه, هذه الذي لم يقراها احد قال لي الشيخ منتقى هذه يفسر فيها اسرار القلب القلب عالم من عوالم الله التي لا تحصى ساقراها بالعربيه فقط من بعد سيترجمها بالولوفيه واللمحه الأولى للايمان في القلب هو استعمال رسمي يعمل به العقل الباطن ولن يزال القلب يلقي لمحات للايمان وإنما تلك اللمحات للإيمان في القلب كتحركات جنين حي في البطن حتى يحتاج العقل الباطن أن يتعامل مع الأخلاق الحسنة في العمل وهذا التعاون هو المعبر عن الضمير وكلما ازداد نشاط هذا التعاون ازداد العمل وهذا الازدياد هو المعبر عن الشعور طارة للأخلاق وعن التفكير طارة عن العقل الباطن وتاره يعبر عنهما بأحد اسميهما حتى يكمل هذا الشعور أو هذا التفكير فيتغذى الإيمان بهذا العمل في القلب وينمو ولن يزال يتقوى ويترقى به حتى يكمل ويصير معرفة ولا تتم المعرفة هذه إلا بالتفكر في الصفات وهذا وهو أي التفكر للمعرفة كاللبن للرضيع فيصير به الإنسان عارفا ولا يزال في بعض قلوب العارفين و يترقش للشعور أو للتفكر وتارةً يعبر ترقي التفكير عن البصيره وتاره يعبر ترقي الشعور عن الوجدان إلى ما لا يعرف نهايته إلا الله والعارف لا بد أن يكون عاملا والعامل لا بد أن تكون له قوة وهذه القوة هي النية في العمل وهي التغذية الوحيدة لروح اليقين وكلما ازداد العمل ازداد العامل قربا لربه حتى يصل إلى منتهى كمال اليقين وإن إلى ربك المنتهى ولا يقوى اليقين ويكمل إلا بالتفكر في أفعال الله وهو لليقين كالغذاء للبدن وأما العقل الباطن فهو القائم بالأمر للإنسان في جميع حالاته وخاصة في طور ترق الإيمان واكتماله وفي طور الكمال هو الداعي الكبير دائما والمرشد للأخلاق الحسنة لأجل العمل وتحصيل الفوز الذي لم يجيء الإيمان إلا لأجله وإن نجح العقل الباطن مع هذه الأخلاق لابد أن تحرك جميع المعنويات في الإنسان منقاده في هذا العمل فيسعد الإنسان غاية السعادة في الحياة الدنيا ويرجى له أن يفوز كمال الفوز في الحياة الآخرة بهذا العمل التي هو العمل لله ولله وحده وهو العبادة وهو الإسلام وما خلقت الإنس والجنة إلا ليعبدونه وهذا بالإجمال إن القلب لمكسب الإنسان ومزرعه لآخرته كما أن الدنيا مكسبه ومزرعه لحياته الدنيا ويكفي بتأثيره أي بالتطهير والبذر والحرث والتطهير هو إلزامه التقوى عن جميع المعاصي. كبائرها وسغائرها بعد تقديم التوبة والبذر والحرث هما الدوام على الطاعات جميعها بعد تخليص النية لله وحده وهذا الإلزام وهذا الدوام هو المعبر عنهما بالعمل أو بالعبادة وأما نهاية العبادة فهي الدخول في العبودية وهو الإحسان ومعناه التقرب إلى الله بالحسنات لأن كل حسنة قربة وأفضل القربات وأحسنها التوحيد ثم حب الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فحيث فحب جميع أهل الله ثم العمل بالسنة فالعمل بالخير العام لله ثم حسن الظن في جميع الأقدار وكمال الإحسان هو الوصول ومعناه القرب وهو آخر حلقة من حلقات سلسلة دين الإسلام الثلاثة الكبيرة وحلقات هذه السلسلة هي الإيمان والإسلام والإحسان بعباره القرآن هي حبل الله أو العروة الوثقة وهي المفهومة في معنى آيات القرآن الثلاثة في آخر سورة الفجر يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضيه مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي النفس المطمئنة هي المؤمنة والنفس الراجعة إلى ربها راضيه مرضية هي المسلمة والنفس الداخلة جنته هي المنتهية إلى أجلها بحسن الخاتمة بمن الله وعدله والله نسأل ونستعين بأن نكون مؤمنين مسلمين محسنين إلى أن نت يا أجلنا ويرضى الله عنا راضية نفوسنا مرضية اللهم آمين بجاه خديمي رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله جزاكم الله خير أعزب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa al mursaline, Sayyidi al awalina wa ala akhirin, Sayyidi na wa maulana muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mokki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La parole est à nous de Saint-Ella-Soubhanahu wa ta'ala, de saint ella waxtaanu am salaawu mu def waxtani man ko sent ci ñeenti tomb benn bi moy laata l'islam bi ñew lim fi fekkon ngir ñu xam ndar ñu l'islam ndax ba la l'islam dawe xam lim fi fekkon jafa jëm fi jafa jafe yim fi bi mo indi ni mu lijeenté jafa jafa yoyu Nyatelba. jafé jafé yoy ku nek xamna né du dañ di yes mu indi serigne bi raddiyallahu ta'ala anhu ni mu lijdenté jafé jafé yoy ak kan moy serigne bi raddiyallahu ta'ala anhu ba nga xamanteni bi lepp lu mu lijdenti ñoon war nañ ci japp bu fekënte ni dund nañ ko nañ ko wara dundé fa kon na fi ak teju nit am mbolo bo nopete taxut ñu nek ci jamm am alal bo nopete taxut ñu nopplu bari ak njabot ba nopiti teewut kenn ko nek feewo ak indil mo leraleko ne al muslimu yatanibun nawahi wa yaf'alu al awamir wa yaf'alu al khair nim ko waxe moy ne lil islam indi moy ne abjulit day moy tan diku lu bon di def li ngi ko digal tay def lu bax kon ci teunk nit ku mel non la islam ñewon defar ko waye itam loli lil ngir nit ni mel ñe dox ya kana nit ki bala xam deug deug jangalem serigne bi bala xam deug deug waccu way bi nga xamne yonou mourid am nako ci jafé jafé yi nga xamne mom la aduna bi amé day xam lata serigne bi di ñew lifi nekkon te ya kana xamna lata l'islam di ñew rek su ko xolé day gis né lo raw lolo mo nekkon fi ba nopi té fa lolo nekkon mo gëna yaatu fop kon ci béré bu xat la jafé jafé yu ëpp yi nga xamne mo amon lata yoonte bi di ñew jafé jafé yu ëpp yow yu mo ñew ci béré bu cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ñew li jënte ko ci ñatt tomb yi ba ci jëk moy jangalé ñaaral ba moy yar ñattel ba moy jangal ci bindal wax nga dégg mu jëf nga ges lool moy bel hikma non nga xamantene non wax wala taqfu lo délo la wax na la dégg gi dañ koy laaj dégg lain lan lañ koy laaj lépp lo xamné dégg nako top ko té amu ci ab xam xam bëd bi dess nako laaj lépp lo xamanté ni ges nako xol bi gëm ko wala ciëri jëfë ko té fekk amu ci ab xam xam ka saalé ko xol bi itam lépp lo ci mu gëm ko bi bi mu dafa jital xam xam bo amé xam xam dangé dalé am hekma hikama moy lén lu ci nek nga xam fan lañ ko wara tek bu ñaar gaaré ci sa kanam nga xam bi ci bax ak bi ci baxut bu féké ñaar yu bax la nga xam bi gën ak biñu gën ba moy yartit ki ci defal ko makarimul akhlaq yanabi sallallahu alayhi wasallam wax né innamā li utammima makārim al-akhlāq dañ ma yoni yoni wuñ ma ludut ngir ma mortuli way teddi jiko yi jiko yo yi tam néna moy jiko yi malaka non ko sunu borom subhanahu wa ta'ala waxe la yahsunu allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun duñu moy sunu borom ci len lum len digal te lum len deggele tam def melokani malako yoyé ko ay def te mu ta'ala wala jox laybiré kep ko xamné dana nangou ci mom laybiré waye ginnaw bum ko défé moy ko xamanténé warna mara laybiré warna mara jangalé itam nonou mako waxe ca téréem bi nga xamné moy madlabu shifa té moy fofu muy waxé né nga déf mbolem borom xam xam ñuy jéfé seen xam xam nga déf mbolem ñuy jéfé seen xam xam ñuy woy sellal xam xam ba nga déf ñuy sellal ñu deedu nga déf ñuy deedu ñu ñu doon ño xamanténé bi ñoy laybiré nonou mako toftalé nga xamné balaga laybiré da ngay jaar ci maraahil yoy yépp so baba dem ju mel non mom lañu war tokku te moy serigne bi radhiyallahu ta'ala hu nga gis ne kon ñatt yi ci le lijeenté li nga xamné moy dafa dafa yoy nga xamné moy gasse nak mu teunk ko ci lo xamantene dañ koy tuddé ab tariqa ko xolé bam ag l'islam ndax al-iman bi wal-islam bi fiqh wal-ihsan bi tasawuf te moy gem ci pass pass bu wër ci xam jik selal ñatt yi moy li nga xamantene mo teunk loolu ku ñew di wax la dana mana bok mo xam tariixa dako takale wona keneen su dana meuna duggu ndax lim fi fekk la ilaha illallah mo ci boole nit su fekenteene mazhab dako takale wona dana meuna duggu lim fi fekk la ilaha illallah muhammadur rasulallah mo ci boole nit su aw xetun jangenu alquran la wala xet wo xamantene bi dafa bokut ak ñi ay aada ak ak dana duggu ndax li té moy boom gi nga xamné lumu dag la rasulullah sallalahu alayhi wasallam té loolu yépp nak ñetti ballaway yi gennuko moy karim sunna ak yannté bi sallalahu wasallam ko té moy sunna so xamanté ni ci nga ndax waxna né sëriñ bi daana jélé ci alquran daana jélé ci hadith waya daana jélé itam ci yannté bi sallalahu alayhi wasallam waxal ko bopam ndax joxé ci misal mo bi ci ibnu masih mo wax né bam ci ko ndax yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam des nako gis mu laaj len sen serigne xamne wolu ngeen ko su len newone yanante bi mo bi hadith ndax da ngeen ko gem ñu nako waaw su nako waxe ñu gem mo leen ñi xamne ño wax ne yanante bi des nako gis ño geuna degg bi te duñu ci gennwet kon ci boko ne ginaaw fi xam xam ak ci niñuy dunde, ci mokal ak askan ak fonku ber diko fofé day melné doyat na benen séré ci ne sérigne bi radhiyallahu ta'ala lumdo inil wannañ ci mana jappu moy moritani nga xamné bagn ko fa yob lañ ko fa yob won ngir xayna der buñul bi mu doon bo aggé fofé manam day sen kanam waye ñom ñoy ñe mujjinañ ci mom lañuy dallu ci ay masayil yu béré-béré indi nako yo xamné sa suñu jaaxlé dañuy ci nekk ak yo fi dabo ñu mëna léral li nga xamantene mom la wax lepp dugg ci euh waxtan wawmu doñ wax ci cheikh mohammedul muntaha radi Allahu ta'ala lolou wubind waye li nga xamne mom la doñ wax rek ci français ak doñ ko wax ci arab kon day ni. lolou nga xamantene bi mom la doon wax joxe na ci misal ci dekk bobu nga xamantene mom lañuy wax mauritanie te ñu doon on ay boromi xam xam yo xamne bu dekk mokkal yalla may la leen ci bu de man gem sen bop yalla may na leen ci ndax la ci upp ay shorafa lañ wala ñu ci doon ay shorafa manam nu ñuy doone ci ay hadith saxal ko wala téréx xam xam doon nañ ko weyel ci sen doxine serigne be bam fa deme radde Allah taala doon nañ ci mom ci weddu beure moy li nga xamné daal mom la wax lepp lepp boko yalla té ték ko ci sunna su yannante bi sallallahu alayhi wasallam moy li nga xamné mo meuna lijjenti aduna bi waye jëlé ko ci ko xamanteni bi tam day xam bu baakha lan moy sunna ndax bari na hamne, xamné ci batu sunna bobu rek day melni takalé nañ ci julinn ñi indi nañ ci ay jafé jafé yu béré béré léral nako ci digënté ab sikki mak ay kala xéed yu mel nonu té yoy yépp day melni waru ton na mëna dox digënté julinn ñi mune fatali ko xamne dañu wax ne dafa mossa niyu seugni barade lautaalana ko ne ko mbaa jam ngaam seugni bi ne ko ndax xam nga luy mo ko sooma ci dimbele ma djel bi ne ko nek nek ci ci ak mana nek te ne ko ci li neex yalla ne ci jam ak mana nek ne ko ndax xam nga deug deug kain kañ jam bi muné ko soma ci dimbelé ma jël serar gatch ko ci kaw jam bi djéggi ko djém aljana té yoré nul baba lay am deug deug jam muné ko ndax xam nga ci luñ koy amé muné ko boma ci dimbelé ma jël muné ko ci liggéy ak jamu Allah kon day melni limnu indil moy liggéy ak jamu Allah kon xamna dañuy yamalé fofu tänk wi rek boko défé bayil li ci dess wassalamu alaykum Dan fi am ay gann yo xamné ñi ngi bayiko ba mbuur muy serigne saliwu ndjay khasida andak serigne khadim cham ñom tanit ñu amone yene bakke lu ci dige bi comme ni nga xamantene ko Sering def ak ñun rek serigne saliwu ndjay li ko xamantene na ci kon aju ci waxtaanu rek dañuy khadim tiam suko defee mom الله mo am lumu bëgg barkelo ci detaay bi ci ay khasida ni jox ko A-Fatiha wa-l wa-jaleel Inni akhul wa-ayin Niliyawm wa-sukha jaleel Min kasrati dhanbi wal wa مع سلام على من صدق رسولي ولا لوسع بوا النبي ابدا صحيح جسمه وخل بنان كلام يميلن خمسن دريا ما ليس لي عهد Pour des éclaircissements, c'est par au verset, dans le sens en français, où Allah Subhanahu dit dans le Saint-Coran que chaque communauté ou peuple sera ressuscité avec leur imam. Parce que dans l'état faciale, moi j'ai vu, Que en fait, il disait que c'était les prophètes. Et dans le sens en, en arabe, c'est imama dedans. Donc j'aurais voulu des explications, des éclaircissements, Inch'Allah ou sur ce passage. À l'intérêt, Je commence par répondre à la Salam alaikum wa rahmatullah. Pour la première question sur Al-Sufa. Effectivement, les soufis leur, les prennent comme les précurseurs de cette voie. Parce que Al-Soufa, il euh, vivait que pour Allah et son prophète. Même Allah, dans le Coran, il dit euh, patiente avec ceux. qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Donc euh, Allah même recommandait au prophète de rester avec eux. Et le prophète Salam, les aimait beaucoup. Il partageait avec eux les dons qu'ils recevaient. Quand ils recevaient des hadiayas, ils l'envoyaient à Al-Badr, à Al-Sufan. Parce qu'eux ils vivaient que pour cela. Ils ne s'occupaient pas de faire du commerce ou pour Ils vivaient. Leur vie c'était la spiritualité. Donc les soufis, effectivement, les prennent comme leur précurseur. Et même il y a certains qui font remonter l'étymologie du tasawuf à al soufa Bon, mais linguistiquement, non, parce qu'on ne peut pas trouver d'étymologie réelle, exacte pour le, le tasawuf. Mais c'est l'une des définitions qu'on donne au tasawuf, qu'elle dérive dal soufa Mais effectivement, les soufis eux-mêmes prennent les premiers compagnons dal soufa comme leur précurseurs. Ils s'inspirent d'eux, comme Abou comme euh, Bouraira, comme Bilal, comme Salman, comme, font partie de l'un. Mm -hmm. Et pour la deuxième question, le verset « Yaouméda, kullu bi Imamim, ça veut dire « kullu unas », cest à dire chaque communauté, chaque peuple, chaque groupe sera derrière son imam. Par exemple, les Malikites, ils seront derrière l'imam Malik, les Shafi'id derrière l'imam Shafi Et maintenant, les cadres seront derrière le chef Qadir Gilani les Chadili derrière le chef Abou Hassan Chadili. Maintenant, si dans un pays, une branche Chadili, il y a un imam pour eux, parce que c'est lui qu'ils ont pris comme euh, intermédiaire entre eux et le prophète Mohammed Sallallahu C'est de lui qu'ils prennent l'enseignement du prophète Mohammed Sallallahu C'est celui qu'ils prennent exemple, comme si le prophète Mohammed Sallallahu était parmi nous. Donc. Il s'est substitué au prophète. un substitut du prophète. Khalifat à... Rasulullah Sallallahu sur... Alaihi Wasallam. Chaque communauté a un khalif du prophète. Et le khalif, il peut être celui qui commande par l'épée, le gouvernant, comme celui qui parle la science, l'alim. Ouais. Donc euh, l'imam, il peut être les deux. Il peut être l'imam, le gouverneur, comme il peut être le savant qui l'a suivi. Donc celui qui s'est mis en substitut. entre les, musées, les croyants et les prophètes. Il se viendra devant le peuple qu'il a dirigé. Et il aura assumé ses responsabilités aussi. S'ils ont suivi le bon guide, ils ont gagné le gros lot. S'ils ont suivi un mauvais guide, il assumera et, lui, et il assumera avec. Le choix est important, du l'imam. Ouais. Et par rapport l'intercession des prophètes, Et par rapport à l'intercession des prophètes, des Anbiya et des rasoul, ça se situe où C'est-à-dire La première intercession où d'abord le prophète va intercéder pour tous les musulmans. Et ensuite, l'intercession de nos imams, ça vient où par rapport en fait à ça Il y a toute une catégorie de personnes qui ont le droit d'intercession, comme l'a expliqué le prophète M.A.W. L'intercession du prophète M.A.W. sera pour toute l'humanité même pour les autres prophètes parce que le jour du jugement personne n'osera parler chaque communauté se dirigera vers son prophète le peuple de Noé va vers Noé le peuple d'Abraham va vers Abraham le peuple de Jésus va vers Jésus et chacun dit Je... Nafsi, nafsi. ils vont aller jusqu'au prophète Muhammad, sal il va se lever il va se prosterner devant Allah jusqu'à ce que Allah lui dise lève-toi et demande ce que tu veux Et il va lui inspirer des louanges avec lesquelles il va louanger Allah. Et il va dire Allah donne à chaque prophète le droit d'intercéder pour son peuple, et à chaque wali, à chaque savant, et à chaque, euh, servant, et à chaque euh, père pour ses enfants, à chaque euh, professeur, alim du, professeur du Coran. Il y a toute une catégorie. C'est le prophète qui va leur demander l'intercéder Mais il va intercéder pour ceux qui sont. Parce que chacun d'eux a un droit d'intercéder. Par exemple, celui qui apprend le Coran, l'enfant qui apprend le Coran peut intercéder pour ses parents. Et il y a beaucoup de cas de Pourquoi les chassés de Sirin ne sont pas aussi vulgarisés dans la Oumma par comme par exemple le Dala el -Khayrat. Pourtant les Kassai font, font autant l'éloge du prophète P salut sur lui. Les Kassaï de Sirin sont beaucoup plus forts que Dala el-Khayrat et que tout ce qu'on connaît dans le monde islamique. Mais malheureusement, ils ne sont pas connus parce que d'abord ils ne circulent pas dans des versions. Imprimés de grand public classique, tu vois, qu'on trouve dans les librairies et tout, tu ne les trouves pas. Et même les gens qui sont ici, beaucoup de gens ne comprennent pas la valeur des Khazayrs parce qu'ils les chantent plus qu'ils ne les récitent ou les euh, étudient. Parce qu'il y a beaucoup de secrets dedans sur Allah, sur le prophète, sur les dispositions d'Allah et du prophète envers Sirin Touba, sur les grâces qu'il a obtenues auprès d'Allah et de. De son prophète, il y a beaucoup de secrets. Et les prières sur le prophète sont l'un des plus grands secrets de la spiritualité islamique. On peut parler des choses, des secrets de la transcendance et de l'immanence dans des formulations canoniques à travers les prières et les louanges sur le prophète. Mais c'est vrai qu'ils ne circulent pas, ils ne sont pas connus. Même ici au Sénégal, tu ne peux pas les trouver dans. Dans des versions imprimées que, que peuvent lire. Tu sais les caractères qu'on écrit ici, même dans le... On ne peut pas les lire en dehors du de Sénégal et même peut-être en Mauritanie un peu, mais euh, ailleurs on ne peut pas les lire. Donc ça, c'est le travail des Mourites de publier les écrits de Hadou Rasoul et de les faire entrer, circuler dans les grandes maisons d'édition pour qu'ils soient à la portée des écrit Même pas, on commence maintenant, Raouz al commence à publier, il commence à publier. Mais on a encore beaucoup de travail sur ce point. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamu, wa salatu wa salam ala Rasulillah, alihi wa sahbihi wa ala. Il beaucoup de gens mbok taalibe di ngeen ziar ci bisbu wéru tedd yi ñu di sant bu baaxa baax ci rivi yu baax yi fi doon am solo touba ak nimou saafara jangoro yi aduna bi doon jàng contel wa abdoulla fami nim ko traité am solo Euh... Sereen Chouba... C'est ce que nous avons dit à l'aise Tijani... Il a dit... Je lui ai dit... C'est un peu d'adouard à Tijani... C'est un peu d'adouard à l'aise d'adouard... Il a dit... Il a dit... Que Dieu wa algérie ñoo ñewoon ne ko té ñoo dajalo xex and ak yow xex jëlifi turki yi ñi coloniser won mënë jëru ko ndax amna nat yi bëgg ñew kenn du ci muccu té bu ci kenn doon muccu moy wa sahra wi wa wax nako ko wax né seigne message mom la yalla indi ngir mu wajjal minde fi ci musiba bu mag mi non yalla bindina waxtu bu imanite wala bu yabal ay yu époque bobu ñu bëgg dug wayé señtu ba limu moy modernité nit jël yalla sanni ci alla ba bëgg ray yalla taxaw placeu yalla wa rasul tuba ne a'la al maqamatindilla fi hadha az-zamani iskanu tawhid fi al qalbi dara ji gëna kawé nan ngeumou nit dini pas pas pass dindi ngeum ci kon jamar loou toubab ak jeexit bon jimna ra def ci kaw souf motax yalla wajalewone minde fi waliou mag bo muy seyn toubab mo beug xettali minde fi ci lol te ko xol nit ci dundu moderne gi moy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 ba ngay nek new york ak nga nek xel ko ñoyam ci yow fo tollu yow al irada sadiqah doon ab mouride bo xamene dara yëngelu tuddul yalla ni ko seigne vlad waxe ne ëkk ëkk ab mouride sa du doon ab ab mouride sadiq du doon du yor jikko yi aw xop waye jikko yi ëkk la yor di seigne touba yi yoon mission ikhlas du gisseti luliyalla bu boba dana dana fess del ba mel aw ëkk ci kanamou tuba bi foko dugal mu nek new york mu ma nek dara mu ko jeex dal kokku nak moy du l'islam bo xamé né ci da fay dépendre ci ay état da fay dépendre ci ay ay situation waye l'islam bu wo xamé né sa bop Yalla jébel gu amut fokoy na eh dess nañte def ab jangal deug deug waye seigne solution seigne touba nim ñu l'islam l'islam bi ci xol bi lay lay lay teñku waye du islam bo xamé dañ la ci nargan du islam bo xamé né da ngay ti dara waye yow yay bëggal sa bop yu Allah yaakar na né jamono l'islam yakarnaane touba goge ni seun touba done jangal touba lil ghorabaaye yakarnaane mo mo ci meuneu islam kon euh ci sangu su jangat li yalla Nous on observe Que l'il donc sentir une lumière, une lampe comme somme et une lumière Il doit faire la source de la vie Mais nous, nous nàngons que sa vie et qu'il y connaisse Nous l'avons Et c'est un force comme ça, ce qui se passe que tout la vision ца J'ai ay mindi waliyuy tass ci aduna ba legui te min sirou touba mom mi wara xettali jamono am jangaleem tose guñ ko yakana lool def yi deug la jamono fi mu toll nga yor lu bax li li man nga xettali bi gal la rek joxogu nit ñi yakana yam xiyam kon jotna di rafet lu bax ni ko sheikh fahmi waxe legui raudur ak bo xamé dañ ci jaar man aagalé euh lim néwon inni unadi kulal man na dem ba agale ñu ca kon ñi ngi nuyu ñepp di ziar di ziaray klifi di jot li suni ziar ci ñu jot li ñuko ci klifi yi fi nek yépp assalamu alaykum solo kon ñu déggé ko di la dalal fi ci jotaay bi inshallahutaala ci tomb yu am solo yi nga xane dinañ ko ëndil jotaay bi tam kepp ko xane raw na la radio yi wër Touba ak Darul ko ko FM Lamfal FM Wal Fajiri ak Jantube FM ak RTS ak RFM ñoom ñep dañ ko jallal Darul Mukhtaf FM bien Sud FM ak ñaaxel FM